soir tout le monde Salut Marcus bah salut Sophie Ben je dirais pas un salut Phil, puisque comme d'hab il est aux on abonnés absents vide. Ouais, mais j'avais compris qu'il venait moi ce soir, mais bon... Ah oh bah la théorie, la pratique Ouais voilà, peut-être qu'il va encore arriver, on sait jamais hein Ben ça va, mais bon... Ouais, sinon tant pis, pour lui, on se débrouille sans lui Oui, ah. c'est pas la première fois hein. Exactement Il est peut-être parmi de son week-end, il a fait quoi lui pendant le week-end Alors ça... Tu m'en demandes trop, je ne suis bon, pas Bon, Philou, dans ces si trucs. jamais tu es branché sur la radio et que tu nous entends, tu as le droit de répondre. Tu as un droit de réponse. Euh, on va attaquer l'émission par un petit Thiéphène. Thiéphène qui est né à Dole, dans le Jura, et qui euh, a 70 ans déjà. Eh oui, oui, oui, ça passe. Ouais, bon, c'est comme ça. Hein. Et qui a fait une carrière plutôt rock. Et euh, il a sorti un disque en 2007 qui s'appelle qui Amicalement Blues, et qui est effectivement plus blues mais bon voilà donc euh, je vous ai euh, tout simplement mis le premier morceau qui s'appelle avenue de l'amour fait programme ouais tout un programme hein, dans le jura yeah, yeah. jest Sans doute et nous, nous amusions au jeu de la route en bourreau amsterdam côté quartier d'art et tu et tout. reconnu la voix de... C'est même pas Tiefen qui a commencé à chanter, c'était Paul personne Voilà, c'est ça. En fait, c'est un disque conjoint euh, entre Hubert-Félix-Tiefen et puis Paul Personne. Effectivement. Alors, le disque, il le démarre euh, par un truc rigolo, texte de Hubert-Félix-Tiefen. Allez, je vous le donne. Oui, vas-y, vas-y. C'est En tant qu'admirateur de l'œuvre et de la façon de jouer de mon colloque virgule, en souvenir de toutes les fuites d'huile sur nos automobiles et point virgule de tous nos échecs sur ces gonzesses à boulons qui préféraient ces chiens maigres et puants à la beauté suave et narcissique de nos âmes délicates et fragiles, Point de suspension en souvenir de toutes ces années d'horreur où nous avons failli terminer milliardaires, la queue causée par les sales be besognes, de malsaines, vénales et vénénifères. Je me sens digne et fier d'entrer dans le monde de la collaboration, monde impitoyable et juste, qui saura rendre à la Normandie, à l'Alabama, au Missouri, à la Nouvelle-Orléans, à Saint-Louis, à Chicago et au Jura Nord, ces vrais graffitis de valeur morale, pédagogique et licencieuse, ces arcs en ciel effervescents d'épanouissements lugubres, de fausses sainteté de mind juleps, d'indica, de calvados hasardeux et de mauvaises percées de vin jaune. Fender, Gibson, Marshall, nous voilà, vive la collabo. Hubert, Félix, Tiefen. <rire> oui, oui, non, monsieur, euh, s'il n'existait pas, fallait, faudrait quoi, ouais, ouais, non, ouais, il faudrait l'inventer, quoi. Oui, oui, il a reçu euh, le prix du commandeur euh, des arts et des lettres, je ne sais pas quoi, pour 40 Alors, ans d'oeuvre. Euh... largement mérité, ça. Largement mérité, absolument. Voilà, voilà. Alors, lui, c'est un véritable écrivain, il n'y a, y a pas de doute. Oui, oui, oui. Alors bon, bah, du coup, euh, moi je suis pas très original, je suis resté sur pas de personne. Un album, un album euh, c'était tiré de sa tournée de 97, qui s'appelle tout simplement « Route 97 euh, ». Voilà quoi, on s'écoute un petit... Yeah, je sais même plus le titre que je passe. Un petit, pas très petit morceau. Ah bah c'est un petit « Bargeland » de euh, version concert, 9 minutes allez hop. gâchez bah. pas votre plaisir Calez-vous dans vos fauteuils ouvrez bien vos oreilles et dégustez tranquillement ça sent un petit peu le Guitar hero tout ça oui, <rire> hein ah oui moi j'aime bien oui ouais, donc Paul personne à l'instant Paul instant. personne euh, oui bah voilà quoi hein. franchement ouais, euh, si vous avez l'occasion le, le loupez pas c'est des bons concerts oh oui on en a vu un au NJP c'était au NJP je sais plus oui ouais, ouais c'était au NJP qu'on qu l'a vu ouais Et ben là, on va enchaîner avec toujours de la guitare, mais tout à fait dans un autre registre. Hein. Le groupe s'appelle Pao Saga, donc c'est un acronyme un peu bizarre, mais en fait, c'est composé de, de noms des, des guitaristes qui ont créé le groupe au départ, donc Pascal Masselon, Hono Winsterstein et Sanson Schmidt. Mais en fait, le gars au départ, c'était pour Gauthier Laurent, qui était contrebassiste de la formation originale. Voilà, voilà. Donc c'est euh, trois guitaristes plutôt euh, jazz manouche, mais ce disque-là euh, est plutôt sud-américain, avec euh, Bossas, Bolero, Rumba, Manouche qui se succèdent, assurés par euh, bah, des guitaristes qui sont franchement pas mauvais. Voilà, donc on va s'écouter un morceau qui s'appelle « La Cata » de Maslon. Enchaînement, hein Donc là, on est passé de l'Alsace à l'Afrique. À l'Afrique, carrément, Afrique de l'Ouest. Ernest, de Ernest Ranglin, euh, voilà quoi. Ouais. Donc des valeurs sûres, ça, ça marche toujours, ça le fait. Ah oui, c'est très très bon. Alors on va continuer à voyager un petit peu. Là, je vous emmène en Palestine avec le trio Joubran. Donc ce sont trois frères qui viennent de Bethléem. Et qui euh, joue de l'oud. Alors, l'oud, normalement, traditionnellement, c'est un instrument qui se joue plutôt en soliste. Et euh, là, c'est un petit peu comme trois voix solistes pour n'en former qu'une. Donc, le, le oud, c'est un luth oriental. Et euh, ouais, ils sont vraiment représentatifs euh, de de leur pays, enfin bon, vous allez voir. Alors, le trio Joubran euh, sextette puisqu'ils seront accompagnés de... Bon, il y a un percussionniste, je ne sais plus quels sont les deux autres instruments, mais donc ils seront six sur, euh, sur scène, dans le cadre de scène vosges au Théâtre de la Rotonde, le 21 janvier 2020, à 20h30, Donc voilà, bon, il faut s'abonner, euh, si vous voulez des places, il euh, ne faut pas traîner, euh, enfin ça, ouvert le, ça ouvre le 1er juin, les, les réservations, et euh, ouais, ce sont vraiment des, des, très, des très très bons musiciens. Donc le morceau que, que je vous ai sélectionné, ils sont tous très bons, hein, mais euh, je ne sais plus comment ils s'appellent, C'est de, de, de, de, le numéro 7. Bon, c'est pas grave si je le. Masana. C'est un joli morceau. Vous allez voir. orientale. Ah complètement là, oui, oui, oui. Ben, on est, on, on peut pas, on peut pas nier, on est en plein dedans. Ouais, le voyage. Alors euh, moi j'ai fait un petit retour euh, en Angleterre, enfin en Angleterre c'est vite dit, c'est quand même du, du ska, donc euh, plutôt au, au départ de Jamaïque, mais enfin bon ça là c'est les, les specials, tout simplement parce que quand je suis arrivé ici j'avais ce morceau là en tête, alors il n'y a pas de raison que vous en profitiez. <rire> <rire> C'est une excellente raison. Message. On est là pour se faire plaisir. Message to you Rudy special sans oublier que les specials c'était quand même un groupe hyper engagé. Ils sont restés toute leur carrière hyper engagés avec un langage plus cru que les punks. Ils n'hésitaient pas à dire ce qu'ils pensaient. C'est un groupe qui n'existe plus Ils ont tourné longtemps. Je pense que là, maintenant, c'est fini. quand même. C'était la fin des années 70. Euh, ouais, je, je pense que c'est... Quoi là... qu'ils ont fait des trucs avec Amy Winehouse il euh, n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Moi, je vais enchaîner avec euh, Ras Michael, qui est né à Kingston euh, en 1943, musicien jamaïcain et qui a formé le groupe des Sons of Negus au milieu des années 60. Et puis, euh, bah, il a fini par euh, créer son propre label, Zion Disc, pour euh, pouvoir justement diffuser euh, ses disques. Et puis, il est toujours actif euh, aujourd'hui, euh, a priori. Voilà, donc c'est tiré d'un CD euh, de la belle Mayo dont je vous parle assez souvent finalement. Mais c'est sympa parce que c'est des très jolies compilations et ça permet de découvrir comme ça euh, tout un tas de, de gens. Donc, euh, Ras and the sons of negus non jaja, children no cry. Ouais, ça rappelle une image vue dans les Caraïbes, avec deux, deux grands rastas sur une pirogue, en train de pagayer mollement tout en tirant sur des pétards, mais qui faisaient 10 cm de long des vrais barreaux de chaise, et qui avaient l'air complètement béat. Ce qui est bien, c'est que dans les cas-là, il n'y a jamais d'urgence. Oh là il y a le temps, c'est bon. Et quand tu écoutes la musique, c'est vraiment plus que tranquille, oui. Ouais. C'est euh, « Moi qui lance » ou t'as trouvé un... Oh non, c'est à, à toi, c'est Moi qui lance » encore. Alors euh, là, c'est euh, Pablo Moses, donc on est toujours un peu dans la même veine euh, jamaïcaine. Donc, euh, chanteur de reggae jamaïcain, encore en activité. Il, est, il a 70 ans aussi, celui-là. Il s'est fait connaître euh, en 75, et le disque euh, « A Song euh, » est sorti en 80, donc ça date pas tout à fait d'hier et euh, donc le morceau que j'ai choisi c'est le morceau éponyme, ça s'appelle Un Song, voilà et c'est encore donc du Jamaïcain, voilà petite série My favorite tree, and inspiration building in me. I play and pay and sing and sing, releasing the inspiration within. And reaching them is a song. That song yeah I'm for everyone. 1 song saw your, saw your song with him Ooh, yeah And some, yeah, I found the you meaning, But always it will remain a song Maybe a little too long Or maybe a little too short But I song, it yeah, out from my heart. I song. plus du tout j'en suis. Je sais plus où tu en es. Ouais. On discutait, on discutait, voilà. On discute à côté, ouais. ouais. Alors, euh, on donc, était avec Pablo Moses. Voilà, c'est ça. Et puis, on va, on va rester en Jamaïque, euh, façon de parler, puisque c'est un groupe français. Je vous en ai déjà passé, mais j'ai pas de ma faute. J'ai un gros faible pour euh, Jim Murple. Ouais. Jim Murple Memorial. Euh, bon, ben voilà. Moi, suis toujours parmi, moi. Ça, ça fait combien de temps, tout ça Oh ça, maintenant ça bien une vingtaine d'années ça. Oui. Hein ouais. euh, ça bien une vingtaine d'années, je les ai vus, je sais pas, une paire de fois en concert. J'adore sa voix, il y a pas... <rire> je ne suis, suis pas objectif là-dessus, j'adore. Eh ben c'est très bien, fais-nous partager ça. Why don't you do right Voilà. Paul Memorial voilà alors on va, euh, on va enchaîner crag Mamarag mais euh, rien à voir avec le reggae là euh, on rentre plutôt dans le registre du blues donc c'est le nom d'un duo de country blues anglais moi je trouve que c'est plus blues que country mais enfin vous verrez bien composé d'Ashley et Deborah Dow, groupe qui est créé en 91 et euh, ils sont installés en France en fait donc ces deux musiciens multi-instrumentistes Qui joue de la guitare, du dobro, du ukulele, du washboard, de l'harmonica, enfin bref, tout ce qu'on veut. Et euh, je pense qu'on met les deux morceaux. On enchaîne. Bon, euh, oui, on a le temps. Les deux bon. morceaux qui sont tous les deux relativement courts. Donc le premier s'appelle Penitentiary Blues* et euh, le dernier c'est *Last Train to Baton Rouge*. Voilà. Ça fait ça fait assez blues. Hein. Ça fait assez blues, ouais, ouais, ouais stealing chickens from the rich man's farm and in for a week i didn't mean no harm just said some ought to pay your dues came one night Peace combusted in there was a terrible fire Judge said boys no, you're bound to lose We got them all." de blues quand ah même hein. Carrément en carrément, carrément car, blues, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Euh, oui c'était bien, c'était agréable. Oui, c'est sympa. Alors... Euh... C'est pas vraiment le morceau que je voulais, mais j'ai pas eu le temps de en choisir un autre, <rire> c'est pas grave, on <rire> bah, va faire avec. Pendant, pendant qu'il passe, tu retrouveras celui que tu voulais. Ce sera un petit Memphis, Memphis Slim. ce qu'il faut quand même vous dire une chose, c'est que moi je prépare tout ça à la maison, je choisis mes disques, j'essaye de me rappeler ce qu'il y a dedans, je réécoute, enfin bref, ça me prend un temps fou. Euh, Marcus lui fait ça, hop hop, de mémoire. Bah ouais, parce que j'en ai quand même bouffé pas mal. <rire> <rire> Pardon. Alors, euh, euh, long time gone, euh, Memphis Slim. <musique> slim bon, je vous rappelle que vous êtes toujours sur Radio Gemozo. 107 FM voilà que vous pouvez nous écouter en direct jusqu'à 10h ce soir. voilà voilà donc vous pouvez même nous faire signe hein, si quelque chose vous plaît ou vous déplaît. Euh, on va continuer avec euh, deux morceaux qui sont issus du même disque de Mayo. Donc le, le, le recueil de, de morceaux, c'est de. s'appelle Congo to Cuba. Donc bien évidemment, j'ai choisi une Congolaise et puis euh, un gars de Cuba. Donc euh, la Congolaise, c'est Elisabeth euh, Tchalamoana euh, Moudikai, qui est née en 58 à Elisabethville, chanteuse, danseuse, productrice, actrice, femme politique. Euh, voilà, célèbre pour avoir modernisé et donné ses lettres de noblesse au folklore du peuple luba, le Mutuashi dont l'origine remonte probablement au Moyen-Âge et donc le, le morceau qu'elle va nous jouer s'appelle euh, L'Ekela Mouadis, c'est du Congo puis je vous parlerai euh, après, donc vous allez écouter ce morceau là, ensuite vous allez écouter un morceau euh, de chocolate Armenteros groupe dont je vous parlerai après Et le morceau s'appelle Ritmo, Demi, Son. Donc on enchaîne les deux. Congo, Tou, kuba. Chocolate Armenteros. <rire> C'est bien ta prononciation. <rire> faut le prononcer, essayer de le prononcer plutôt à l'espagnol. Donc ce monsieur est né à Santa Clara en 1928 et euh, il est mort en 2016. Donc un trompettiste de jazz afro-cubain. Ma foi, j'espère que vous avez apprécié. Ce fut pour moi un bon moment. Voilà. On va rester un petit peu dans la même veine avec. Euh... Avec un cubain, si je raconte pas de bêtises, Ray Barreto. Enfin bon, il, il s'était tellement trimballé, il a joué avec tout le monde, il a joué euh, vraiment avec euh, un nombre de musiciens euh, incalculable, il a joué avec tout le monde. Enfin là c'est Ray Barreto, euh, on peut pas dire en solo, puisque c'est en groupe. Euh, avec un premier morceau, Sister Sadie, c'est de Horace Silver. Alors je vais pas m'avancer, je crois que c'est un trouboniste. Et puis il y aura un deuxième morceau de Dance of Daniel. Euh, voilà, on s'écoute deux morceaux de Ray ça ça peut pas faire de mal. Avec de belles percus Deux morceaux de ah Ouais, ça fait du bien par vous ça. J'ai particulièrement apprécié le deuxième personnellement, les percus derrière, je pense. Oui, bon, sympa. Ouais, ouais, ouais, Bon, on va, on va continuer un peu le voyage là. Retour euh, à des racines plus celtiques. On arrive en France tout simplement avec euh, Red Cardel, groupe de rock celtique, hein, originaire de, de Quimper, formé en 92. Et qui ont sorti leur 20 e album en 2018. Donc quatre albums récompensés par... Euh, des, voilà. Et... Euh, ouais, ils sont pratiquement plus un collectif. Hein, y a, ils sont 3-4 au départ. Et puis après il y en a eu tout un tas qui sont euh, arrivés et repartis. C'est des, des gens qui se définissent plutôt comme des artistes de scène que de, que de disques. Oui, Sur bon, les enfin, ouais. 20, il y en a 5 qui ont été produits en public. Oui, ils ont quand même fait 15 albums. C'est pas, pas tous les enfin ouais, ouais, 15 albums studio. Ouais, C'est pas, voilà. pas tous les groupes mmh. qui font 15 albums. <rire> voilà. Et puis, euh, bah, ils, voyagent, ils voyagent beaucoup. Ils ont joué en Ukraine, aux états unis au Canada, euh, partout en Europe, en Australie, enfin, fait, etc. Voilà, voilà. Donc le morceau choisi s'appelle Les Gueux par Ryu et Red Cardell. Mmh. Ah, ça fut bon, mais bref, oui, c'est étonnant, la, la, la France ça Un peu trop court. Ça s'arrête un peu brutalement, c'est étonnant. Alors du coup, oui, euh, j'ai repris la parole parce que je n'étais pas prêt pour l'enchaînement, voilà, c'est tout. Et on va repartir, euh, c'est un groupe français, un groupe français qui s'appelle Tiraille. Euh, c euh, je dirais leur, leur base c'est plutôt la musique des Balkans mais là vu, vu le morceau euh, c'est la Vespa Rosa, donc là on est quand même plus en Italie allez on s'écoute ça tout de suite étonnant Matirail. Sympathique. Très bien. Ouais. Bien. bien tonique, c'est sympa. <rire> Alors moi je vais enchaîner quelque chose de radicalement différent. Un disque dont je vous ai déjà passé des morceaux, mais c'est pas grave. J'aime bien aussi de temps en temps euh, en reprendre. Ce qu'on aime, on les reprend après tout. Hein. Euh, il s'agit de Gotan Project. Alors Gotan Project, c'est du verlan tout simplement. Hein, ça veut dire euh, tango. Et euh, c'est un groupe franco suisse argentin <rire> mêlant euh, tango et musique électronique. Et euh, donc composé de l'argentin Eduardo Makaroff, du suisse Christophe Müller et puis du français Philippe Cohen Solal. Donc premier album en 2001, la revanche Del Tango. Donc c'est le disque que j'ai dans les mains. Un joli petit disque cartonné, tout simple. Et euh, le morceau que je vous ai choisi s'appelle « Shungas Revenge » Cristina Gustavo, Eddie Lynn Fabricio, es la revancha del tango, ya sola Troy Kuga, mal profesor en Zapa, Kruder Meister Pugliese, es la revancha del tango. Et voilà, nous avons dansé notre petit tango dans notre tête, à défaut de savoir bien le danser en vrai. Mais bon, ça doit être bien sympa de danser le tango là-dessus. J'aimerais euh, savoir. Sans moi. <rire> sans toi, bon. <rire> bah écoute... Euh... Donc le tango, euh, voilà, tango euh, Project, euh, ils ont fait des émules. Entre autres, euh, un groupe qui s'appelle Saint-Germain, Qui, euh, je crois qu'ils ont sorti leur premier album deux ou trois ans après. Enfin, bref, c'était plutôt Gotham Project qui était dans les, dans les starting blocks. Et donc, euh, ben voilà, on s'écoute euh, Rose Rouge de. Oula, je suis en train de faire des bêtises, je sais plus où j'en suis. On s'écouterait pas du tout ça. Oui, Rose Rouge de Saint-Germain. <rire> tu vas y arriver, Marcus, tu vas y arriver. get together I want you to get together I want you to get together Put your hands together one time I want you to get together Voilà des petites musiques agréables, entre autres en voiture c'est très sympa ça tu peux <rire> faire des bornes avec ça il y a pas de problème Oui, parce que danser un tango là-dessus faut être rapide c'est Ça peut être sympa aussi, mais à mon avis, il faut être bon. Mais on retrouve bien le, le rythme. Bon, bah, ma foi, ça touche, ça touche à sa fin déjà, tout ça. Ça passe vite. Euh, on va terminer avec un morceau de David Grissman. Euh, David Grisman qui est donc un, un grand mandoliniste et qui euh, a l'habitude de jouer avec euh, tout un tas de gens en fait ils se font des, des journées entières où ils jouent euh, à la maison et puis en même temps ils enregistrent et puis le, de là-dessus euh, ils arrivent à tirer des, des perles voilà c'est des gens qui vivent avec leur instrument tout le temps alors sur ce CD là c'est les, les Tone Poems, c'est le, le numéro 3, il en a fait 3 ouais, j'ai les 3 d'ailleurs, ils sont tous très très bons Et Celui-là est fait avec Michael Ridge qui est un guitariste et puis Bob Brossman qui joue guitare et ukulélé, Et puis donc David Grisman à la mandoline et le morceau s'appelle Trash Can Stomp. Et voilà, ça se termine, <rire> c'était super ce ouais, morceau bah. pour finir, bravo Marcus oh bah, Bravo à uh, Django Reinhardt et Stéphane Grappelli voilà. Dont on se disait à l'instant que c'était quand même amusant de les imaginer, je ensemble, l'un euh, complètement fantasque, imprévisible et pas fiable, et puis l'autre euh, plutôt carré, académicien, enfin bon, ouais. la musique fait des miracles, t'as tout à fait raison ouais. Et les musiciens, bien se rencontrer Oui, oui, oui. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment euh, en notre compagnie et puis euh, vous pouvez nous retrouver le samedi à minuit et le mardi à 16h en attendant la prochaine émission qui sera sans moi parce que je serai en train de crapahuter dans les cantabriques euh, espagnoles. Voilà, je suis de retour euh, dans un mois. Voilà, ben je me demande si on ne va pas tous de retour dans un mois, parce que euh, je ne suis pas sûr qu'on verra l'horrible fil euh, dans 15 <rire> <un> jours. <rire> Il nous a toujours rien dit, le cachotier. Mais bon, voilà, c'est filou, c'est bien. Eh bien, ma foi, bonne soirée à tous, restez bien sur le 107FM, continuez à profiter de toute cette bonne musique et toutes ces bonnes émissions, et je vous souhaite une excellente nuit. Allez, bonne soirée, bye.